point du top au top. Bon wallah bon, c'est dangereux. Wallah c'est captivant toi. Tu je moi je vais pas vous mâcher. Voilà, je vais une femme, d'accord. Bleu, Plus pas bleu, flon rose. Je prends. Mais, <rire> <bleu>. mais <rire> qu'est-ce que vous racontez les gars j'ai <rire> <rire> <tout>, voilà, <rire> besoin de donner mon avis, je vous ai entendu de loin, c'est comme ça. Bon, moi je préfère les femmes anges là-bas. Sans maquillage, cheveux attachés. Au thème belli le gachi. Ayé Oh, <laughs> سرجن